Ici Maxim Tramblé de l'épée légendaire. Oubliez le monde réel et montez le volume car vous entrez dans la réalité augmentée. <mérite> At one small step for to man. <tousse> hey, listen to me, Mario. réalité augmentée la techno la augmentée, à un autre augmentée. niveau les techno a un autre niveau shut up and take my money bonjour tout le monde bienvenue à cette nouvelle épisode ce nouvel élément de la réalité augmentée Sur les ondes de la radio c'est là sinon ben euh, aussi euh, sur internet en direct parce que oui on est en direct sur le web acyela.mf.com en différé sur iTunes euh, ou encore sur le factorgeek.com 8e élément de la réalité augmentée la techno à un autre niveau Jean-Bernard Maganique qui sera avec vous pour les 60 prochaines minutes et je suis accompagné comme à l'habitude de mes deux acolytes débutant avec celui qui a choqué la semaine passée qui a fait acte de non-présence, Luc Deshommes. Salut Luc. <rire> Salut Jean-Bernard. C'est romancerai <rire> je pas trop, je sais que c'est des obligations, tu pouvais pas faire autrement, tu aurais aimé être là mais bon, tu as lâché c'est c'est tout hein. C'est ça, je t'ai pris dans le char malheureusement quand vous avez commencé le show, fait que je me disais que faire ça de l'auto, ça aurait été un petit peu euh, ordinaire. <rire> L'autre collaborateur à la réalité augmentée, c'est Dominique Simard. Salut, Dom. Salut. Euh, wow, attends un minute. Je vais rectifier les choses. Là. Ouais, ouais, OK, ouais. Luc, c'est bien beau que tu n'étais pas là physiquement, mais euh, Jean-Benoît, il n'était pas là mentalement. Fait que tu sais, c'est correct. Ça comprend, ça va. C'est ça, exactement. Là, il euh, va falloir que tu m'expliques parce que je ne me souviens pas de, de quelle façon tu n'étais pas là mentalement. Mais sans se rien quoi ça s'explique. Qu <rire> bon, hein? la semaine passée, tu as rien que me bacher là son deux, c'est le fun, c'est le fun. Alors, trop quelqu'un d'autre, c'est tout on va faire un tag team. <rire> <rire> Comme à la lutte, va falloir sortir de la cage, le premier qui sort va gagner. Allez, hey, merci les boys d'être là. Ça fait plaisir. Ben. On va dire passeport petit peu pesé pour toi. Hein? Bon. <rire> Soyez pas trop tout heureux en même temps, hein. Si vous on plaît. essaie, on essaie, tu sais, on en essaie un petit peu pour les on samedi là. On hum. débute l'émission comme à l'habitude en parlant ah, ben, des jeux. Ah, ouais, oui. ça change Benoît. Ouais, comme comme d'habitude, ça c'est sûr. Mais tu sais, dans le planning, c'est pas écrit bache JB, tu sais. Le, le, le prochain point après ben, le Tu tiens, non, mais dans le, dans le mien puis celui de Luc, oui. <rire> ouais, alors, en tout cas, dans celui que d'homme m'a envoyé, c'est écrit là, clairement. Là. <rire> Le point suivant après avoir bashé JB euh, les jeux de la semaine qu'est-ce que vous avez joué on va débuter euh, partout Luc ben moi je me suis euh, procuré euh, à 19.99 en spécial au Black Friday Hello euh, euh, Anniversary Edition J'ai commencé à jouer un peu à ça, puis euh, je me rappelle avoir joué un peu sur euh, la Xbox, mais j'ai la version Xbox régulière, euh, qui est vraiment très lettre quand tu comparles. J'ai commencé à jouer un peu à ça, puis j'ai commencé aussi à jouer, malheureusement, euh, au jeu que je vais vous parler ce soir, qui est euh, euh. Skylanders... Euh, Giants. Euh, non, Skylanders ah. Lost Island, sur okay. euh, iPad. Okay. Euh, Luc? Oui. Oui. Quand tu as dit que tu as joué à Halo Combat Evolve euh, Evolve Anniversary là. Mm -hmm. Est-ce que tu connais le truc euh, au lieu d'aller dans les options changer de graphique juste voir on the fly tu fais juste passer sur le bouton back de la manette ça change automatiquement. Oui, je l'ai découvert euh, en C'est carré hein. Ouais, il y a une maudite différence. <rire> c'est fou le travail que Triforce Unity Street ont réussi à faire parce que c'est le seul jeu honnêtement que j'ai vu repris en HD que tu payes sur un bouton puis tu peux voir la différence carrément du graffiti on the fly comme ça, c'est fou. Hein. Mais ouais, qu'est-ce que vraiment bien fait puis une grosse ça Est-ce que ouais. ça change vraiment de quoi à part le fait que tu le fais deux trois fois au début pour voir la différence Ben, écoute, il y a ça, ils euh, ont mis des terminaux un peu comme dans Halo 4, donc ce qu'il y avait pas dans le premier, ils euh, ont rajouté une coupe de choses puis en plus de ça, il est en faire en français ce que le premier était pas non plus. Ouais, intégrale en français les voix ça, et tout et exactement. tout. Ouais. Bon, C'est ça, mais... exactement. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont changé et puis euh, même s'ils disent que non, euh je te parie qu'en 2014 ou 2013, LO2 version HD va sortir. Ah non, ouais sûrement. On a surtout que la console euh, sur lequel est sortie de base le jeu, la Xbox première génération, euh, il puis là fait que euh, ça peut était quand même assez payant pour euh, l'entreprise de faire ça à, à des coûts quand même moins, là tu as pas besoin de développer de nouvelles franchises, tu as juste à reprendre les bases puis euh, rajouter quelques non, éléments. Non mais si tu compares le graphisme euh, de certains jeux, surtout euh, repris par Sony parce que sont très fort là-dessus. Euh pour leurs certains jeux, je te dirais que le travail en HD est soso. -so. Mais celui que True Furniture Street ils ont fait avec Hello le premier du nom, c'est incroyable. Le changement, ça a juste pas de bon sens. Tu sais c'est dur d'expliquer, de faut vraiment l'avoir euh, devant les yeux pour comprendre. Ouais, ils ont vraiment fait un beau travail. Hein. Ouais. Effective. Bon ben, cool, peut-être une critique la semaine prochaine Euh non, ça va prendre un peu plus de temps okay. que ça, là, j'ai trop de jeux à jouer présentement parce que je joue aussi à The Walking Dead. Le jeu de que... l'année euh selon à plusieurs sources on en reparlera de ça d'ailleurs de ce jeu-là. Ouais, ouais euh... je devrait faire une chronique là-dessus après le temps des fêtes. Ouais, peut-être. Euh d'homme toi de ton côté tes jeux de la semaine Euh je joue à Hitman Absolution. Je joue à Far Cry 3 qui est euh je te dirais que c'est dans mon top 5 de l'année jusqu'à date. un jeu qui est pratiquement parfait, il y a pas vraiment de bug, il est vraiment incroyable ce jeu là. Dans le fond, Far Cry 3 aurait dû être ce que Far Cry 2 était. Euh, donc, c'est un peu un Far Cry 2 mais avec les moins bons côtés, les moins les, les mauvais côtés en moins en fait, donc ils ont compris. <rire> ce jeu là va euh, faire euh, l'office de ma chronique, euh, on va faire un petit euh, tu sais un aperçu, on fera le test la semaine prochaine, mais euh, il n'est pas blanc comme neige non plus ce jeu là, j'ai trouvé euh, plusieurs bugs. Ah ouais, ben toi tu, tu, tu trouves que Channel 3 est parfait aussi au saut de port en fait que l'art de miner une crédibilité c'est fou merci d'homme on va vraiment aller loin avec cette attitude Ben ouais mais là tu vrai ou pas? Ouais ouais ouais ouais j'ai Ça peut donner raison par après. Ouais ouais. Non non. <rire> non non ben si tu compare non sérieusement si tu compare mettons euh, un jeu qui est fait par euh, le même studio qui a Assassin's Creed 3, Far Cry 3, tu comprends pas pourquoi il y en a un qui est bourré de bugs puis l'autre pas? Ah non, c'est pas... Je veux croire que le temps de développement il était, il était plus long chez Far Cry. Tu sais, du côté de Far Cry 3, qu'ils ont mis plus d'heures, plus de temps de développement. Mais c'est bon. Euh, il me semble que ta franchise, ce qui est vraiment implanté, c'est Assassin's Creed bien plus que Far Cry. Fait qu'à un moment donné, c'est comme tu comprends pas. C'est ça que je trouve un peu plate. Tu sais. Comme ça quoi... C'est comme maintenant qu'Assassin's Creed 3, il est sorti. Un mois, peut-être. Un mois, oui. Il est mois, sorti ouais. à la fin octobre. Oui. Puis, euh, Tu sais les bugs ont même pas été corrigés ou à peu près pas encore. Non, c'est vrai. C'est comme Comme quoi euh, faire une suite, euh, parfois tu as des bons, tu as des moins bons euh, titres dans une série, ben le 3 de Assassin's Creed a pas été le 3 chanceux, tandis que du côté de Far Cry, ben on se sera bien repris du 2. Mais comprenez-moi bien, ça ça ce que le 3, c'est pas un mauvais titre, c'est juste que présentement Euh, le monde le laisse de côté parce qu'il y a trop de bugs. Quand ça affecte que tu veux jouer des kites et qu'ils n'embarquent pas à cause qu'il y a des bugs, euh, laissez de côté ton jeu et reviens-y. C'est juste pour ça que moi, il ne sera pas dans les jeux de l'année. parce qu'enlève ces bugs là puis le jeu il serait un jeu de l'année parce que l'histoire est bonne, la jouabilité est bonne aussi, tu sais, la nouvelle période qu'elle qu'ils nous amène, c'est bon aussi sauf que quand, qu quand que les bugs affectent la jouabilité, c'est là que je décroche mm -hmm. malheureusement. Est-ce que tu as joué à d'autre chose cette semaine ou ça fait le tour Pas vraiment, j'ai une semaine de travail de fou fait que tu sais une journée de 16 heures, une journée de congé ça ça jour fait que c'est comme tu sais c'est j'ai pas vraiment le temps de jouer. J'arrive chez nous, je mangeais, je prenais ma douche puis un article ou deux en ligne puis bye bye C'est <rire> que... le fun tu as de la comme plus humain en tant que gamer tout d'un coup <rire> Bon, là dominer la cryptibilité toi aussi tu es bon hein finalement Ah <rire> non mais c'est parce que normalement tu joues plusieurs, plusieurs jeux par semaine, puis là, ben, ouais, mais la cadence quatre, a baissé. Ouais. J'ai été 4-5 mois sur le chômage aussi. Ouais, si ouais, c'est ça que ça donne. De mon côté, ah. euh, Super Crate Box, euh, qui sera l'objet de ma critique, Fire Cry 3, que j'ai euh, quelques heures derrière la cravate de jouer, et euh, c'est euh, pas mal ça pour cette semaine. Euh, le boulot a pris beaucoup de place aussi, donc euh, moi aussi, j'ai de l'air humain, Dom. Voilà, on est deux. Ah, si ta job nuit à ton gaming, l'âge de travailler. Oui, c'est ça. <rire> si seulement on pouvait tout se dire ça et que ça soit ouais, ça économiquement fun, viable, mais... ça serait quand ça même le fun. Ça ne marche pas comme ça. Donc, voilà pour les Jeux de la semaine. On va tomber côté nouvelle actualité. Et bien, je le sais, je vais garder la plus grosse nouvelle en dernier parce que tu vas faire le lien avec ta chronique d'homme pour cette semaine. Uh -huh. Donc, je vais garder ça pour la fin. Euh, « Mega Upload ». ce fameux site de kim.com qui permettait de partager des torrents a qui est la cible de euh, plusieurs des nations qui essaient de le faire fermer en fait qui ont réussi à le faire fermer ben kim.com euh, .com est en train de réouvrir un autre service qui s'appellera tout simplement Mega et aussi en parallèle un autre projet de streaming qui s'appelle MegaBox et eh bien on a une date et on a surtout des aperçus euh, pour le service et Mega Et on a surtout une poursuite qui va s'enclasher bientôt. Ouais, ça sera pas très long. <rire> euh, 19 une janvier. Et Mega pour suite. <rire> Disnef, euh mais ça tu utilises Mega dans toutes les noms de ces sites, une Mega pour suite. Mais tu sais, tu sais qu'il y a juste à déménager ses pénates au Québec puis il va être correct. C'est vrai. Il y aura pas de poursuite contre lui parce que il y a bien des compagnies, il y a bien des des des sites de torrent justement que tu regardes les serveurs sont situés au Québec parce qu'ils sont pas poursuivis. Ben si tu sais les, les lois au Québec en terme de technologie là, c'est on est très très loin de d'autres endroits. En fait, quand le CRTC dit ah la téléphonie IP, ça passe pas par internet, on se rend compte qu'il y a un problème. Eh ben effectivement ça puis surtout que tu sais on a deux on avait deux archaïques présentement à la tête du pays puis à la tête du Québec euh donc tu sais puis on a aussi présentement on a pas parlé le marois que je suis pas sûr qu'il est au fait justement des nouvelles technologies tout ça donc euh, tant ah. qu'on aura pas des plus jeunes qui sont au fait de les nouvelles technologies ça va être comme ça tu sais malheureusement là À tout fait le monde CRTC en parle qui qui qui qui qui qui qui qui Taccon sont encore plus de cardinaux là-bas <rire> là. Ah là. que... tout le monde en parle pas dimanche cette semaine mais la semaine passée, il euh, y avait eu l'entrevue avec euh, euh, Miss Arvey, Stéphanie Arvey, mmh. championne du monde euh, de jeux vidéo euh, et il y avait ouais, Counter-Strike et il y avait aussi Pauline Marois, il à la fin euh, de l'entrevue avec Stéphanie Arvey, Pauline Marois qui a dit "Ah, oh, c'est le fun mais mes deux jeunes enfants Mais mais mes deux grands-enfants en parlant de ces euh, ces uh -huh. ces garçons qui sont rendus adultes te jouent encore à ça et là Guia qui dit oh, on va les avoir on va les éduquer tu sais, te tu, tu te rends compte que malgré l'entrevue qu'il a fait avec Stéphanie Arvé Guia il comprend pas encore la réalité du domaine du jeu vidéo puis pour lui c'est encore une affaire de gamins puis la réponse de Pauline Marois c'est ouais ouais on va y arriver à madame euh, elle aussi a pas compris puis je trouve ça dommage venant de la première ministre ben ça c'est juste un... du monde borné qui pense encore que les gamers c'est des petits gros avec des boutons qui sont dans leur dans leur sous-sol qui passent leur journée à jouer à World of Warcraft à digeat rate tu sais ouais bon, mais le, le jeu vidéo c'est un passe-temps autant que jouer au monopoly dans le temps l'été là je sais faut juste qu'il allume ce monde là c'est un passe-temps Bah parce que vois-tu le jeu vidéo s'est plus rendu comme c'était avant. Euh, le jeu vidéo maintenant s'est rendu comme s'est oh, rendu aussi un art que le cinéma, que la musique. Fait que je m'excuse mais ceux qui pensent encore que c'est dépassé que ça c'est bon rien que gardien en fait les jeux vidéo euh je regarde ça pour moi mais ce m'en allait le jeu de guerre mais ouais on on cas... saisit le, la suite de ta pensée. Donc uh, Kim Dotcom uh, avec son préjet projet, uh, projet méga 19 de janvier prochain que c'est là que ça va ça va ouvrir. Il dit ça sera un site tout simplement de de partage de fichiers entre usagers qui auront la propriété intellectuelle des produits. Donc mm -hmm. certains artistes, j'ai hâte de voir. <rire> ouais, et c'est euh ça. ouais. Puis moi ben tu ouais, as tu as, as quatre bras hein, c'est ça <rire> Comment ça tu sais ça toi tu m'as jamais vu <rire> Non. <rire> Mais il euh, a tellement l'air d'un chick type aussi que Ouais, c'est ça hein. Les le sarcasme en grosse lettre. Ouais. <rire> Au temps qu'elle m'a kafi finalement ça c'est. À peu près ouais, c'est ça. <rire> L'autre nouvelle elle est les euh, plus cocasse si c'est possible de l'être par rapport à monsieur euh, .com Euh, c'est euh, Mattel qui lance une planche, euh, un Overboard, comme dans Back to the Futures 2. <rire> J'en veux un tout de suite. <rire> mais qui ne volera pas. On dit que ça va permettre de glisser. Autrement dit, c'est une planche à roulettes ou l'équivalent. Avec le design du Overboard euh, qu'il y avait dans euh, Back to the Futures 2 avec Marty McFly. 130$. Euh, vous pouvez avoir les détails sur matthicollector.com ou encore sur le site de ben... Music Plus. a.com qui euh, ont sorti la nouvelle aujourd'hui, ça avait fait bien rire. Pour faire un lien avec ce que on dit, vous savez que c'est les souliers justement de de back to the, de retour à la future. Ouais, les Nike, ouais. Ils ont, ont déjà été euh, commercialisés hein, ceux qui se lancent tout seuls là. Le design, mais il y a pas le laçage de souliers tout seul. Bah, ouais, c'est ça. C'est euh, c'est euh, la c'est la, la mode de sortir quelque chose qui a été super hot dans un film qui est supposé faire tout ce que ça fait dans le film mais pas. Mais pas. Tu <rire> sais je dis une planche un hoverboard qui vole pas, c'est pas un hoverboard, on appelle ça une planche qui glisse à terre. Faites prenez-vous ouais, un morceau de plywood, coupez-les en longueur d'une de de de planche à roulette, puis mettez du pame en dessous, puis hawayez ah, ça. <rire> ça inscrivez-vous dans la rue, ça asphalte, ça va glisser aussi bien <rire> que la patente qu'ils vont de vendre 130 pièces. On <rire> dit que le hoverboard, ça c'est ma télé qui dit ça, euh que le overboard va glisser euh, doucement sur la plupart des surfaces mais ne fonctionnera pas sur l'eau contrairement à ce okay, qu'il a comme image dans le Ouais, avec un BMX volant comme dans ET. Ouais, avec. Mais là ça prend des extraterrestres pour euh, le propulser. Ben, ça c'est dur là. Aller, <rire> Puis c'est encore plus dur de trouver un extraterrestre avec un doigt qui allume, là, ouais. je veux dire à un moment donné. Déjà des extraterrestres de base avec pas de doigt qui allume, c'est dur, imagine avec le doigt qui allume, tu sais. <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. Ben après j'ai d'autres Québec, ça, on sait jamais là. Et avant de ben non, c'est en fait en passant à la dernière nouvelle, ça va nous amener à ta chronique. La Steam Box qui était annoncée s'est <rire> confirmée par GameNewWorld, le gars derrière Valve Steam pour ceux qui connaissent pas ça parmi nos auditeurs, ben c'est une plateforme de téléchargement de jeux, on peut acheter. C'est un peu un peu l'équivalent d'un d'un Walmart mais sur internet et pour le domaine du jeu vidéo, on achète des copies numériques des jeux pour jouer sur PC. C'est le royaume de l' ABS. Il y a tout le temps des, euh, des rabais là-bas. C'est euh, incroyable. Et euh, la grande majorité des joueurs euh, sur PC connaissent et surtout utilisent cette plateforme-là. Et depuis belle lurette, il y avait des rumeurs comme quoi, éventuellement, Steam était pour sortir une console de salon pour concurrencer les Microsoft, les Sony et les Nintendo de ce monde. Et euh, ben, finalement, on en a entrevue à coups à coups, Pendant le videogame award Game New World s'est échappé, il y a bel et bien une Steam Box parce que ce sera du moins son nom de code, peut-être pas le nom à la sortie, mais je trouve que ça sonne relativement bien pour une console, ça serait Ouais, bon, la boîte à vapeur, ouais. Ouais, <rire> mais Steam pour le nom de l'entreprise qui le, le, a ouais, le nom de jeu, tu sais ça là, fait le lien, tu sais. Tu tu crois vraiment que c'est échappé là Non non, il s'est pas échappé, je pense pas ben, que, que c'est que... c'est échappé. En fait que tu sais moi je pense honnêtement c'est tout calculé ces affaires surtout que ben, avec son que big Picture être... présentement que tu fais que tu peux jouer tu peux euh, transférer tes jeux maintenant de Steam sur ta télé carrément euh tu sais tout tout en train de, en, de de de de, de s'engranger pour pour pour Valve présentement là. Ouais. Deux trucs euh, intéressants pour ce qui est des caractéristiques physiques de la console. parce que ce sera bel et bien une console ben c'est que on dit que ce sera l'équivalent d'un ordinateur de salon et euh, Game Noel a mentionné que on allait pouvoir modifier certaines pièces euh peut-être la RAM, peut-être des choses comme ça mais ils, gard... ils vont garder Steam le contrôle sur pratiquement l'entiérité de la console mais va laisser euh, quelques opportunités de modification peut-être le disque dur ou encore euh, la RAM là c'est des choses relativement faciles à booster pour les usagers et on a annoncé aussi que euh, la Steam Box roulerait sous Linux question de sauver mm -hmm. un petit peu d'argent sur le système d'exploitation bah en fait ça va elle va servir juste pour les jeux c'est tout à peu près C'est ça. Ben, mais euh, de, de plus en plus les consoles ça parle euh, de ce console là ça va, ça si ouais, dépendant ouais. du prix là ça va être euh, ça pourrait faire mal aux autres aux autres consoles. Mais ça va tu faire comme ça va tu faire comme en euh, live? Est-ce qu'on va on va faire télécharger ces jeux parce que si c'est ça ça marchera pas au Canada c'est clair. Là. Mais en live fallait toujours télécharger le flux vidéo de ton jeu. Non mais c'est ce que, que je ça, te dis. Est-ce que là on va faire télécharger les jeux sur le store ou ils vont sortir en format jeu? pour la console. Mais il faut ouais, télécharger maintenant à partir de Steam. Euh excuse-moi mais ça marche pas au Canada. Mais on le fait déjà sur PC. Moi j'achète euh, tous mes jeux de PC euh, sur Steam puis je le télécharge le jeu. Ouais, mais c'est parce que tu dis que ça va peut-être euh, tu sais dépendamment du prix ça va peut-être ça va créer une volée aux autres consoles. Euh il faut que tu télécharges les jeux à chaque fois, euh, je pense pas moi. Ouais, ça devient ouais. un facteur mais encore là. Ça va pas ça centre là, écoute les jeux sont de plus en plus gros, sont de plus en plus gourmands, puis on demande de plus en plus aux ressources. Euh tu sais quand tu es téléchargé mettons de 3 jeux dans le mois là, euh, ta bande passe en tu va peut-être pas loin parce que on parle de 6 7 8 9 GB pour un jeu maintenant, fait que euh c'est beaucoup là. Ouais, c'est sûr. Ça va vite là. Mais ça reste que, probablement que la console de Steam va viser euh, premièrement les joueurs qui sont déjà des des clients de Steam sur le PC. Non, ça, c'est clair. Qui aimeraient ça jouer sur leur télé ou des choses comme ça. Fait que, je veux dire, le monde va le faire pareil. Puis si ça te permet de tout transférer les titres que tu as déjà achetés sur ton PC puis les mettre sur ta Steam Box, quand, je veux dire, tu pars déjà avec une non, nouvelle... Non, mais d'après moi, ça va être ça, le principe. e euh, d'après moi ça va être ça parce qu'ils vivront pas euh, le, le marché maintenant la 360 de la PS3 ou les nouvelles consoles mmh. parce que c'est pas le même format c'est pas la même affaire qui va le faire non plus alors, non, on s'attend mais... que la Xbox la PS3 ce qu'ils veulent faire c'est pas dans ton salon complet tu sais que tu as plus besoin de euh, de besoin de hélico ou quelque chose comme ça chez vous là alors vraiment tu regarde tout TV est rendu sur Xbox euh, Xbox Live ouais, Donc, ça ça ouais. veut dire que tu es même plus obligé maintenant de d'aller le voir sur ton ordinateur carrément là. Ouais mais gars, donne-leur donne-leur une chance de rentrer dans le marché puis après ça ça veut pas dire gars, la première Xbox, ça faisait juste jouer à des jeux, là. elle faisait pas grand-chose d'autre. Ben ouais, sauf que tu peux la pirater facilement, ça allait le Windows Media Player dessus, c'était un paquet d'affaires, tu sais. Ouais, mais c'est ça, mais c'était si tu l'achètes du magasin, tu peux pas vraiment faire grand-chose, fait ils vont rentrer dans le marché, ils vont voir comment ça pogne puis si ça fonctionne bien sous Linux, tu peux rajouter plein de plein plein d'applications après ça dedans, il y a oh plein ouais. d'applications qui se font. Fait que je veux dire j'ai pas moi j'ai l'impression que ils vont commencer doux. De toute façon, on le sait toutes que les consoles d'ici vraiment pas la prochaine génération, mais la génération après ça, ça va être tout du téléchargement, ça va tout être dans le nuage. Fait que ouais, Steam c'est le ça. premier pas là-dessus. C'est c'est juste ça, ils font le premier pas, ils font comme rentrer dans le marché. qui ont déjà ben, une, une partie avec C'est pour ça que je te dis que je pense que leur console quand elle va sortir, ça va être juste uniquement sur téléchargement. Il y aura pas oh. de disque en vente, il y aura rien en magasin, non, ça non, va être non. vraiment sur téléchargement. Euh puis tu sais oui, tu vas être obligé d'avoir un compte Steam d'après moi, puis ce que tu vas télécharger d'après moi ton compte Steam sur ton ordinateur, tu vas pas le transférer automatiquement dans ta console, tu vas pas le jouer tout de suite sur ta télé, tu sais. Probablement. En tout cas, ça ça va être intéressant à voir. moi ce que euh, le, le truc intéressant c'est le fait qu'on soit sur Linux c'est euh, ça c'est une observation c'est il me semble que j'aurais vu Google s'associer pour utiliser Android pour la plateforme non bah il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup de rumeurs qu'à Google traverser sur la le sur l'exploitation qui est pratiquement qui est pas encore sorti ça fait des années qu'ils disent ça puis qui sort pas encore Puis qu'il y avait même euh, des rumeurs comme quoi il sortira une console. Fait que, euh, tu sais, dernièrement, là, ils ont sorti, euh, elle sortait en magasin, en tout cas, elle va sortir bientôt, une espèce de manette avec un écran dedans que tu peux jouer tes jeux Android dessus. Tu t'écharges, mettons, à partir du magasin, euh, du Google Play, puis tu t'écharges ça sur ta, une espèce de, de manette console puis tu joues à des jeux Android avec des sticks, tout, là. c'est ouais. comme si ton téléphone fait que tu sais euh, peut-être une console aussi de Google là, qui s'en vient on sait pas tu sais son son fort dans le marché Google pendantment tu sais avec leur téléphone avec euh, tous les produits dérivés là, euh, les autres, ils, ont là ils ont ils ont de l'argent puis ils ont ils ont dû ils ont dû recherche et développement aussi là. ouais c'est vrai bon, ils, ils ont peut-être été refroidis puis ils ont peut-être été refroidis par le le manque de succès du Google TV par exemple Ouais, ça puis leur Google Plus aussi. <rire> ouais, fait ben ça, euh... Google TV, Google Plus, c'est un service, mais Google TV, ils pensaient pouvoir prendre le marché un peu avec ça puis ça plus ou moins pogné. Ouais, mais il y a rappel est loin de Google Plus, par exemple, il y a plus donné un nouveau Facebook, sauf que malheureusement ça a été mal intégré. Puis l'autre affaire, mais garde Facebook aussi là, Facebook, on parlait de un téléphone Facebook, euh, il y a à peine 1 an à peu près là. On sait ouais. pas ce que ça va arriver tout ça, mais on dit que tout le monde va avoir sa part du marché présentement, mais ça juste pas comment aller nous chercher plus d'argent dans nos poches présentement. Ouais, le but c'est d'en développer un nouveau un marché ou du moins un qui est pas encore utilisé ou euh, qui est pas euh, utilisé à pleine capacité d'après ça l'intégrer au euh, au domaine entre autres de la téléphonie. Ouais, ça c'est ça c'est bessile parce que depuis un an, on entend des études dire tout le temps "Oh, les jeux vidéo sont en baisse, il y a il y en, en vente de moins en moins." Ouais, sauf que ces études là, ils prennent jamais en compte le jeu téléchargeable par exemple. Ça c'est juste les jeux physiques en magasin. Mmh. OK, sauf que prendre les jeux téléchargeables, c'est loin d'être en baisse les ventes de jeux vidéo, là, oublie ça là. Mais non. ça est constant présentement parce que le monde justement il en télécharge de plus en plus des jeux sur internet là. Ouais. C'est c'est tu sais les jeux mobiles ça c'est pas compté non plus comme les ventes de jeux là. Tu sais à quand qu'ils vont le rajouter comme statistique parce que à partir de ce moment-là, ils vont peut-être se rendre compte que leur leur étude est vraiment euh, est vraiment pas bonne le résultat il est pas bon. Tu es un peu biaisé mettons comme Mais oui, ça, ça sert ça. à rien cette étude là présentement, je veux dire tu perds ton temps parce que les jeux téléchargeables sont même pas compilés dedans. Dame, on va y aller avec Tech Chronique pour enclencher la suite de l'émission avec les Video Games Awards qui étaient présentés sur Spike TV. Euh cette célébration qui est un petit peu l'équivalent des Oscars dans le domaine du jeu vidéo et <rire> avec beaucoup moins de visibilité. Oui, c'est ça et euh, c'est exactement ce à quoi je m'en allais, c'est questionner c'est euh uh -huh. pas c'est pas tout le monde qui met ça en haut de l'échelle cette célébration là parce que c'est douteux parfois les victoires. Bah écoute, euh, moi de pleiné passé, j'ai décroché un peu. Je le regarde plus pour euh, les nouveautés que ça amène. Les, les nouvelles bandes annonces en enfin, fait comme ça. Euh, parce qu'elle n'est passé là. Écoute, euh Star Wars ça t'a pas sorti On traite de toi, tu as pas sorti puis les deux ils étaient comme une casse au jeu de l'année. C'est comment? Ils sont même pas sortis encore en magasin, ils sont même pas en vente puis tu es managé dans la catégorie jeu de l'année. C'est quoi le problème là? Cette année tous de... les jeux Wii U, ben pas tous les jeux là mais euh, Super, euh, New Super Mario Bros. U et euh, Zombie U étaient candidats dans certaines catégories. Les annonces étaient faites avant même que ça soit sorti en magasin de la console. C'est pour ça que je te dis que c'est un peu ordinaire mais bon. En tout cas, euh, bon, le, le, le moment de cérémonie cette année encore une fois, c'était Samuel L. Jackson puis encore une fois, il était très vulgaire puis moi je comprends pas vraiment pourquoi que Il y a pas besoin d'être aussi vulgaire que ça là, je veux dire c'est encore là tout le monde peut écouter ça on dit ah, c'est ça les joueurs waouh bel univers ouais. déjà là partage je trouve pas j'ai pas, pas trouvé ça correct c'est trop vulgaire pour rien. Euh il y a du monde ouais. que seulement qu cassé qui fait là Samuel Jackson ben il y a un certain lien avec les jeux vidéo. Euh en particulier, il a fait un, un personnage dans dans dans Grand Theft Auto San Andreas. Euh ils ont modélisé le personnage Tit dans à force à murailles. euh il y a ben, son personnage dans Star Wars euh, c'est clone noir je m'en souviens pas comme il est dans les jeux aussi fait que mm. tu sais c'est il est là pareil il représente le jeu vidéo quand même fait que tu sais oui à certains points il est là mais ça vulgarité non euh bon ça a commencé avec une bonne annonce de South Park de Stick of Truth euh, bon que j'attends pas vraiment parce que je déteste South Park c'est trop vulgaire c'est trop euh ah, j'aime pas ça South Park je trouve ça c'est tellement inutile sa planète cette mission -là, là mais bon genre a joué de plan à certains fans mais c'est comme ça je déteste ça peur je trouve que ça ça a aucune utilité ça a plaire. un peu comme Jackass en même. Euh bon, on a pas appris, on a pas appris grand chose seulement que le jeu va être encore plus vulgaire que je pensais. Donc il y a même il y a même euh, fait une espèce de paradis avec la saison des anneaux puis que bon pff, en tout cas. J'ai trouvé ça un peu ordinaire mais bon. Euh à ce de ça euh bon, euh, jeu de tir de l'année euh, ça a été présenté comme étant à Borderlands 2. ainsi que le meilleur jeu multijoueur, donc Borderlands Zoo de Gearbox Software. Aucune, aucune surprise là, je veux dire. Euh, le monde l'attendait tellement depuis le premier qu'avec le 2, bien, il ne fallait pas se tromper vraiment. Surtout qu'ils ont dit, on va juste prendre le premier puis améliorer certaines choses. Ah pis... Non, non, puis la réception était là aussi. Là, les fans de ce style de jeu-là ont été unanimes. Euh, ah oh oui, c'est ça, exactement. Il était bon, là. Exactement, c'est ça. Euh, ensuite de ça, on a eu un, un jeu qui est euh, de, de nulle part qui s'appelle The Phantom Pain, e euh, première fois j'entendais parler de ce, ce jeu, de ce jeu là euh ben l'annonce assez euh, assez bizarre moi et ma copine on regarde ça puis on se dit hein ça, ça m'intéresse il il a piqué notre curiosité un peu par contre je te dirais que il y a beaucoup de rumeurs pendant max ça serait le nouveau metaverse solide genre 5 ou quelque chose comme ça parce que c'est quand même idéo Kojima qui est en arrière du jeu donc seulement encore qui a le rêve qui a fait pour pour mettre ce scénario là en branle pour son jeu parce que des fois il, il rêve à des affaires tu quand ce qu'il était à chercher ça lui mais euh, non ça a l'air prometteur euh, on sait que la vidéo ça roulait sur euh, certains extraits sur PS3 certains euh, extraits sur 360 donc ça devrait jouer le jeu sur les consoles présentes euh, mais ça ça avait un bon en tout cas, honnêtement c'est Je peux pas trop comprendre, c'est comme dans un hôpital psychiatrique. En tout cas, tu te réveilles mais c'est ça dit est-ce que tu rêves ou c'est vraiment réel ce qui se passe vraiment Le gars euh, c'est vrai qu'il ressemble un peu à Solid Snake mais pas non plus, il y a un crochet de la main gauche maintenant, il manque une main. En tout cas, c'est un peu spécial, là. on dirait que c'est des extraterrestres qui viennent tuer tout le monde dans cette place-là sauf que toi tu veux ça sauver c'est c'est vraiment weird là comme univers mais euh, c'est quelque chose qui qui qui, qui que j'attends vraiment beaucoup que j'ai hâte d'avoir d'autres euh, peut-être trois cette année il va peut-être avoir plus de de choses du jeu mais en tout cas euh j'ai j'ai hâte d'avoir vraiment ce que ça donnerait. Euh à part de ça bon il y a une petite euh, Il y a eu, euh, bon euh, un nouvel un nouvel extrait de de Last Boss euh, bon euh, que tout le monde connaît ou à peu près le jeu de Naughty Dog qui a l'air vraiment prometteur encore une fois. On a vu un petit peu plus, on a vu vraiment le lien entre le père et sa fille. C'est euh, aussi ça le coup, cool, mais tu sais Naughty Dog c'est rare qu'ils se trompent dans leur choix de jeu donc euh, ça euh, je pense pas qu'il y ait aucun problème de ce côté-là. Euh... Alors ça toute nouvelle bande annonce c'est pour Castlevania Lord of the Shadow 2 que j'attends vraiment beaucoup parce que j'ai aimé vraiment le premier l'aspect de renouveau de la, de la franchise là, tout le monde disait ouais mais c'est juste Castlevania que le nom tu sais il y a plus vraiment de lien mais euh, non celui-là il fait vraiment fort donc euh, ça aussi je l'attends beaucoup euh, ensuite de ça il y a ah, l'annonce de Dark Soul 2 Ça, ça a fait jaser beaucoup parce que les chiffres de vente n'étaient pas là. Le succès critique était là. Le succès pour les joueurs amateurs de ce style était là. Mais ça n'a pas énormément vendu. Donc, d'avoir un 2, les amateurs étaient très contents. Oui. Oui, mais dire, en tant que tel, ce n'était pas une surprise tant que ça, parce que c'était déjà pour parler. Là, il y en avait un deuxième déjà, il ne savait juste pas quand à l'annoncer. Moi, je m'attendais à qu'il y ait une annonce au E3. Euh, par contre, on a décidé de devancer un peu. Euh, pourquoi? Je ne sais pas, parce qu'on s'entend qu'il ne sortira pas d'après moi avant la fin de l'année. » Euh, à moi d'avis contraire mais tu sais c'est quand même un jeu qui est assez long à faire parce que euh, la, la prémisse du jeu en fait tout le monde disait que euh, ce que tu vois dans le jeu au loin tu peux tirer et puis tu peux faire quelque chose dedans en fait ils misaient là-dessus en fait tu sais un monde comme ça c'est long à développer mm -hmm. mais par non. contre euh, l'avantage qu'ils ont eu par rapport à Demon Souls qui Demon Souls est Soul, sorti juste sur PS3 tandis que maintenant Dark Souls il est sorti sur deux consoles puis ben là, il va sortir probablement sur deux consoles encore une fois Ouais, mais ça ça c'est bon pour des consoles en fin de vie, ça va faire vendre des manettes. Ouais. Ouais, parce que le jeu en tant que tel, il est pas si beau que ça, il, il est pas si pire, mais on s'entend, tu sais que c'est pas une merveille non plus côté graphique là, donc euh tu sais c'est juste plus pour l'univers un peu euh, la jouabilité et les les combats épiques que le monde aime le jeu parce que si tu es au graphisme, j'ai déjà vu des jeux plus beaux que ça, honnêtement. Mais tu sais comme je te dis tantôt moi mon mon le graphiste pour moi c'est secondaire dans un jeu fait que je m'en fous un peu. Non d'homme dans les trucs les plus marquants qu'il y a eu dans cette cérémonie Bah je viens là, il y a le prestation live de Linkin Park, de Castleville Glass pour le le le thème de de Metalverna Warfighter qui était excellent. Euh il y a eu aussi ah ça là, j'ai été en petit camion mais Torvis là. Là je regarde ça. Là il y a une bande annonce d'Assassin's Creed 3 je sais. Non, ils vont pas annoncer un autre Assassin's Creed tout de suite s'il vous plaît. Là. Non non, finalement c'est de Tyranny of King Washington, donc c'est une extension à Assassin's Creed 3 qui était annoncé déjà. Euh il y a eu une nouvelle bande annonce de Gears of War Judgment euh mm -hmm. qui calait bien, mais celle que j'ai vraiment aimé c'est BioShock Infinite qui ont qui ont enfin montré euh de l'action. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire dans le jeu puis ceux qui l'attendaient, vous allez l'attendre encore plus honnêtement. Là. Non, écoute, il y a vraiment l'air génial le jeu. Puis bon, il est intérêt attendé pour une 123e fois ou ouais, à peu près là, il passe du mois de février au mois de mars, mais c'est pas grave. Euh, je veux dire vite, vite les les les gagnants là, euh, jeu de l'année de Walking Dead. Euh bravo Telltale Game, mais jeu de l'année pour moi, je suis pas sûr. Euh, studio de l'année encore une fois Telltale Game, meilleur jeu Xbox, d'après vous, c'est qui EloCap. Euh, Et voilà, <rire> meilleur jeu de PS3. Euh, on pourrait pas dire. Journey, en fait ça vous donne un peu la ça vous donne un peu qu'est-ce que les les compagnies 3LO ils en fait pour Sony cette année, ah, rien. Euh bon, euh meilleur jeu de la Wii Wii U, mais là, ça se facile. Là. Ben Zombie U Ben non. Super mais non, le Breath of the Wild. Ben oui, ah. certain. Et mais pourtant. Euh... Oui, euh, Jean Benoît. Et pourtant. Euh ouais, et pourtant. Meilleur jeu PS Oh, ça c'est une colpe. Euh Mais c'est un très excellent jeu, perso, j'avoue là. Borderlands no. Non. Non. Non, mais un jeu PC. Mais oui, euh, PC oui. justement, un shooter sur PC. Ouais, mais Borderlands c'est qui vaut pas <rire> mal graphiquement tout ça au à la version PC console. Mais moi je parle vraiment que la meilleure adaptation elle s'est faite sur PC. Non, on peut pas dire. C'est un jeu aussi. que que le monde ça fait la longue attente puis qui ont décidé de sortir cette année, c'est XCOM Enemy Unknown. Ah OK. Ah, okay. Mais un jeu d'action-aventure ça j'étais contente Tabawette là. Ça a juste fait longtemps, j'ai Benoît, je te dis d'essayer. Ah Déshonoré. Oh ouais. <rire> oh yeah. Euh, meilleur jeu drôle Ça je connais aussi quand même. Un pas un peu jeu drôle, action. Hey, Sur on ma a pas Mass la... Effect 3. OK, oui. On a de la ah, ouais. tellement mauvais, tu as ouais. pas, <rire> pas connaître ça. <rire> meilleur jeu de sport en solo, ça je trouve centenaire parce FIFA? que moi c'est un non, ben non, ça c'était en équipe. Je parle en ah, solo. En solo, excuse -moi. en solo. C'est un des pires de la franchise que j'ai trouvée. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Moi, je l'ai acheté et deux semaines après, je l'ai revendu. Je n'étais juste pas capable de jouer à ça. C'était vraiment ordinaire. Euh, SSX. Le jeu okay. de sport. Le ah, okay. okay. meilleur jeu de sport en équipe, ce n'est pas une surprise. C'est le de même depuis trois ans. C'est ça, FIFA? Non, NBA 2K 13. OK. OK. Ah. Ouais, un jeu de sport, ça mérite toujours des notes de 9 9.5 à chaque année, fait que tu sais. Mais un jeu de voiture, ça je suis vraiment déçu, ça je la comprends mais vraiment pas. Là. Donc c'est pas Forza <rire> Pas Need for Speed Ben oui, c'est Need ben for Speed Wanted. Hey, c'est Con... tu la grosse euh, ouais, en tout cas. OK, je sais pas combien ce qu'on payé pour avoir euh, le droit de gagner. Euh, moi non plus. Là. Mais un bande original ça se contente, c'est vrai qu'il y a de la bonne musique dans ce jeu. Journée Oh oui. Puis là hein, quand, quand je vous avais dit que la graphisme de ce jeu-là, c'était le plus beau ça 360, c'était un des plus beaux que j'avais joué dans ma vie. Elo 4. Meilleur graphisme Elo <rire> 4 et voilà. Meilleur jeu indépendant Ben Journey, effectivement. Ouais, c'est c'était là jeu. Meilleur quoi? jeu de combat Euh ouais. faut que vous connaissiez la licence, vous connaissez pas ça, okay. vous l'aurez pas ça. C'est bon, pas très connu. Persona 4 Arena. Okay. OK. Meilleur jeu mobile Ben euh... sorti sur le PlayStation Network seulement, je crois. Je sais pas. Sans shape. Ah, OK. Et ouais, ouais, ouais. hey, c'est plus loin été un peu ça. Ouais, ouais. Mais meilleure meilleure performance féminine <rire> Yara. <rire> <rire> L'Yara Li dans Ouais, ça c'est juste dire. Pense pense un peu Luc, tu joues au jeu présentement. Dans euh, c'était uh, dans Walking Dead Clementine. Ah, Mais Clementine. Ouais. Ah ouais. Ah, OK. Puis euh, meilleure performance masculine Ben, le gars? <rire> non, non. C'est euh, Damon Clark et Anson Jack de Borderlands 2. Okay. Ah, oui, oui, oui. OK, oui. Ouais. Ouais. Meilleure adaptation pour, un, mettons, une série d'un jeu. Ben là, c'est pas trop dur. Hitman? <rire> Come on! Euh, c'est une série de jeux. The Walking Dead. OK, oui. <rire> Meilleur contenu téléchargeable. Ça, c'est pas une surprise. Ça, c'est pas une surprise. un contenu téléchargeable. En fait, c'est une surprise oui parce que ça sortait juste sur une console à date parce que l'autre console a trop de problèmes avec. Sur Air téléphone qu'on a comme au moins les nominés en face. <rire> ouais, ça ça, bon. ça, ça, ça on se rend compte que ça n'a pas tu sais. <rire> euh Dragon Guard de euh, Skyrim. Skyrim. Okay. Meilleur jeu téléchargeable. C'est pas dur de trouver. Euh Sunshape là. Euh. Et non. Tu mais tu le dis sur euh, qui était mobile aussi. The Walking Dead. Et oui. Ben ouais, c'est le gagné jeu de l'année, c'est un jeu téléchargé avec ah des ouais, gagne associé. Mais c'est fou pareil parce que tu sais personne l'avait vu venir le de Walking Dead honnêtement là. Euh pff. Je sais pas. Moi je moi je questionne le choix de Walking Dead, c'est un très bon jeu, oui, c'est vrai. Mais tu sais, vraiment est-ce que Loca est moins bon que ça Est-ce que Max Payne 3 est moins bon que ça Est-ce que est-ce que Far Cry 3 est moins bon que ça Est-ce que Guild Wars 2 Moi je comprends pas qu'il y a le meilleur jeu PC, il y en a pas mieux Guild Wars 2 par exemple. Mais écoute, euh, d'homme, j'étais vendredi au grand rendez-vous des podcasteurs avec euh, on était 10 Ouais, je sais pas si vous avez dit Walking Dead un jeu de l'année. Ouais, Walking Dead, moi j'ai mis euh, Sleeping Dogs comme étant mon numéro 1, il a fini euh, numéro 2 à la fin de la compétition et euh, Borderlands 2 qui a fini 3ème, mais Max Payne n'était pas tellement là. Euh peu Max de Payne, nomination. Je pense que c'est juste Abdel qui l'a mis dans ses choix. Non, c'est ça, il n'avait pas tant que ça, ouais. fait que oui, c'est un bon titre mais euh, plus plus générique pour tout le monde. Ouais. Moi je suis un peu du sang gauche avec mon LO4 mais bon. <rire> mais tu tu es, es un fan de LO. Ouais, en partie. Ouais, en mais sauf pas. que Sigard, je peux dire qu'LO2 ça le pèle les pires. Pè Pire que LO Reach. OK. Parce que le boss de fin d'LO2 c'est une lumière rouge. Comment <rire> Tu sais, c'est comme une miad qui se promène qui crie puis tu lui shootes une coupe de fois de suite puis elle meurt, ça c'est comme. Je qu'attend qu'avait ouvert là en <rire> fait. Ah ouais, ça, dessus, non, mais ça ça puis tu passes dessus. Non, mais tu sais c'est en tout cas c'est ça. Mais euh, non, tu sais je veux dire Elo4 euh, beaucoup de monde avait peur par rapport ils ont changé de studio pour tout ça sauf que ça quand même 3 ans que tu fais Fortnite de suite et là puis là oh, mais tu sais c'est un nouveau studio. Euh, non, la moitié du studio c'est des anciens de Bungee fait que tu sais euh, c'est pas si dramatique que ça. Non, la, mo qu la moitié qui était pas, pas tanné de travailler sur des lots. <rire> ouais, mais tu sais je veux dire tu sais Elo c'est un projet d'une vie. Non ouais. Tu sais ce que tu as depuis le premier, tu mettons qu'il y en a encore comme Frank O'Connor qui est qui est là de, de, depuis longtemps là, qui a pris justement les reins de True Fortune Industries. Euh ça a pas j'ai d'une vie ça, je veux dire écoute, euh, tu es deuxième à développer un titre mais tu n'es par 2 ans maintenant. Ton nom est assuré pour un méchant bout de temps là. Mm -hmm. ça fait que mais non tu sais je veux dire, écoute c'est encore un... c'est un événement qui manque vraiment de crédibilité euh, par contre il y a eu des jeux que c'est très intéressant il y a eu des extraits qui me rendent vraiment impatient par rapport à ce qui s'en vient prochainement dans l'univers jeux vidéo euh tu sais sauf que encore là il y a des choix que je suis d'accord d'autres choix c'est c'est vraiment questionnant tu sais euh, moi je suis content pour Dead Honor au moins tu sais tout le monde dit oh une graphise ouais mais c'est pas pour ça que le jeu il est bon mm -hmm. tu sais quand que quand qu'une un, un studio est rendu à dire le jeu il a tellement pogné il a tellement bien vendu qu'on parle d'en faire une franchise un peu comme Jagans dans moi de côté de Capcom tu sais Capcom là, on, on pense qu'il y a juste Resident Evil d'un côté puis tu sais quand que un jeu comme ça mais euh, puis Street Fighter aussi mais tu sais quand tu regardes ça d'un côté euh OK là ils parfaitement ils ont Jagged Dog moi puis ils veulent vraiment faire une franchise forte pour la pour le studio. Ça fait que tu sais des fois tu penses que oh, ouais mais c'est pas bon ouais mais donne-toi donne-toi à peine de jouer pour on verra après hein. Déshonneur de Jean-Benoît faut tu me promets de jouer d'ici la fin de l'année triste 2 semaines et hey boy non je suis vraiment pas sûr. <rire> j'aurai pas le temps. Ah, en tout cas. Je te dis j'aurai pas le temps. C'est pas jouer. Mais oui. C'est ça pour dire que j'ai regardé ça juste puis les bandes annonces puis les nouvelles annonces ça à peu près ça le reste je m'en foutais un peu parce que tu sais toutes les catégories que j'ai nommé là de, de gagnants il y en a eu à peu près 4 dans soirée qui ont été qui ont, qui ont été sur stage on avait présenté. Là. Oui, ça, c'est dommage. Hey, Dom, on va, on va passer à la prochaine chronique. Tu es en train de tout, tout, tout gruger le temps. Ben, il reste 20 minutes, là. À deux, vous faites 10 minutes chaque. Oui, non, c'est ça. Je <rire> <J> vais <'arrive rire> faire le choix, toi, tout ça. <rire> <seul>. La prochaine <rire> fois, du moeil, je vais aller faire d'autres choses à la place. Oui, on était bien, rien <rire> qu'à <rire> deux. Vous m'avez dit de parler des vidéos Game Awards, c'est ce que j'ai fait. <rire> Luc, ton euh, test de la semaine, euh, c'est euh, Scalenders euh, sur euh, iOS. Ça, ça mange quoi en hiver? Parce que je le connais, mais là, absolument pas. C'est un jeu de micro-gestion. Puis là, je veux vraiment commencer en disant quelque chose qui vient profondément. C'est euh, pardonnez-moi, gamer, parce que j'ai pêché. Euh, <rire> j'ai vraiment... J'étais le genre, quand j'ai acheté mon iPad, puis euh, on a acheté deux iPads. Nous autres, on a deux iPad 1. Moi, j'en ai un. Ma femme en a un. Puis on joue nos petites affaires séparées. Puis ma femme, elle a vraiment tombé dans les jeux de micro-gestion. Fait que des petits jeux où, euh, un peu si le monde connaît euh, Smurf Village, Euh, où tu plantes des fleurs puis tu récoltes tes fleurs puis là tu gagnes de l'argent puis là t'achètes d'autres dit... choses tu sais fait que ça c'est un peu le genre de, de jeu de micro-gestion à la Game Dev Story ou quelque chose comme ça euh, moi ben j'ai pas joué à Game Dev Story fait que je le comparerai pas essaye euh... ça au vrai là ça vaut la peine ça fait pas ça, ça s'il vous plaît bon. c'était loin de planter des fleurs puis récolter des ouais, affaires c'est différent mais Skylander c'est pas juste ça c'est vraiment plus aussi euh, action c'est plus le fun que ça mais t'avais-tu Sky... joué au, au, au, à l'autre d'avant l'année passée. Non, c'est le premier que c'est le premier Skylanders que je joue, je vais un petit peu compter l'histoire m'asseoir de faire ça vite okay, là. Ouais. Je vais compter un peu l'histoire de comment j'ai tombé là-dedans. Euh donc Skylanders Lost Island, c'est un jeu pour iOS euh gratuit avec des achats intégrés. Il est intégralement en français dépendant de la langue de votre iPad. e euh, puis c'est publié par Vicarius Visions et Activision Blizzard avec Vicarius Visions ceux qui connaissent pas ça, c'est ceux qui sont derrière la série de Guitar Hero aussi. Ce sont ceux qui ont fait les Guitar et la plupart des Guitar Hero. Euh puis là vu que ça marche plus, mais ils sont allés vers d'autres choses. Donc euh c'est ça. Donc euh, comme je disais, je me suis moi je m'étais toujours promis de pas tomber là-dedans, les jeux de microgestion, ça m'intéressait pas, je le rien savoir, je regardais ma femme jouer à ça, j'ai dit oui, c'est bien beau, mais ça prend du temps en tabarnouche jouer à ça, puis j'ai pas l'intention d'embarquer là-dedans, j'aime plus jouer à un jeu qui dure 7 heures que d'être dans sur un jeu qu'il faut à chaque 5 secondes ou à chaque 30 secondes, il faut que je ramasse des fleurs que j'ai planté, ça m'intéressait pas. Donc euh, en fin de semaine, on s'va au magasin puis on commence à regarder pour acheter des cadeaux de Noël pour Tiga. Euh, J'ai un petit gars de 6 ans, donc il est vraiment intéressé aux jeux vidéo. Il a fini Kirby tout seul. Il a fini Kirby cette semaine en passant, puis il est tout seul. <rire> fait que, il a fini Kirby, euh, là, il, il cherche d'autres jeux vidéo à jouer. Bon, il a acheté une 3DS pour Noël, mais il ne le sait pas encore. Puis là, on cherchait des cadeaux pour les matantes, les mononcles, grand-papas, grand-maman. Puis, euh, je sais que, vu qu'il aime les jeux vidéo... Ajoute une Wii Mini. Ouais non, c'est correct, j'ai déjà une Wii normale, la Wii Mini m'intéresse pas. Euh donc c'est ça fait qu'on on, on s'en va chez euh, Walmart pour pas y nommer. Puis euh, on s'en va dans dans la section des jeux vidéo, puis là je commence à jouer Skylanders. Puis l'année passée, m'avait parlé de ça, mais je le trouvais peut-être un peu trop jeune jouer avec ça, les figurines, puis tout ça, ça serait perdu un peu dans la maison, puis au prix que ça vaut, ça tente pas des de perles. Fait que là je me suis dit cette année, ça pourrait être la bonne année de d'acheter Skylanders. Bon le jeu Skylanders euh il est c'est Skylanders Giant présentement, il est disponible sur Xbox, PS3, Wii, 3DS, puis même la Wii U. Euh là je tombe sur un un, un une boîte c'est marqué iOS. Là je regarde, je dis ah sur l'iPad, ça serait peut-être intéressant, il peut jouer n'importe où, il peut l'amener chez son grand-père, puis l'amener partout où il veut, ça serait fun à jouer. Je regarde la version pour euh, iPad, puis je m'aperçois que bon, euh, il y a plusieurs jeux puis tout ça. Arrivé à la maison, je regarde ça, puis je trouve trois jeux euh qui sont dans le monde de Skylanders, dans, la, dans le monde de Spyro euh qui a euh, sur le iPad, il y a une version qui s'appelle Skylanders Battlegrounds, qui est la version que vous pouvez acheter aussi en magasin qui vient avec un portail, le portail c'est l'espèce de petite chose qu'on peut mettre des personnages dessus puis ces personnages là apparaissent dans le jeu euh puis on peut les utiliser pour jouer. Donc Skullenders Battlegrounds, si vous le cherchez sur iTunes, il est 6.99, mais si vous achetez le jeu avec le portail, vous avez un code pour le télécharger gratuitement. Après ça, il y a un petit jeu qui s'appelle Skullenders Cloud Patrol qui a l'air d'un peu comme un shooter, mais euh, vraiment de base là où ce qu'on est comme à la première personne puis on tire des bonhommes, un peu comme les jeux d'oui là qui avaient dans euh, dans le, le, le jeu qui venait avec la oui où on pouvait tirer des ballons des choses comme ça ceux qui connaissent ça ça ressemble un peu à ça il y a une 99 puis il y a le jeu Skull and Soldiers Lost Island qui lui est gratuit mais avec des achats in intégrés si vous achetez la le jeu Battlegrounds avec euh, le portail puis les personnages vous pouvez utiliser ces personnages là puis le, euh, le portail pour mettre les personnages dans tous ces trois jeux là Donc le portail peut servir pour rajouter vos personnages que vous achetez à part, vos figurines que vous achetez à part dans ces trois jeux là. Si on s'en va avec le jeu Lost Island, c'est ça, comme je disais, c'est un jeu de microgestion, à euh, la Smurv Village, Tiny Zoo, il y a à peu près 1 million et demi de jeux comme ça sur le sur l'iPad là, si vous cherchez un peu, c'est facile à tomber dessus. On installe le jeu, on commence à jouer, la première chose qui nous explique, bon ça nous prend un Skylander qui est notre héros, qui est l'héros du jeu et le premier Skylander qu'on donne c'est Spyro qui est le personnage principal des Skylanders. Donc on nous donne ce personnage là, on nous dit qu'il faut se créer un ballon e euh, comme un ballon pour voyager là comme dans les euh, tours du monde en 80 jours un, un ballon euh, une montgolfière qu'on s'en va puis notre personnage prend ça pour aller faire des aventures euh, tuer des méchants qu'on voit jamais on voit le ballon partir ça peut prendre une demi-heure euh, il y a fini sa mission il revient puis ça nous donne de l'argent puis ça nous donne d'XP des choses comme ça. Donc on on la première chose qu'on fait c'est on ramasse Pyro, on se fait un ballon, on l'envoie sur une mission, il revient, il nous ramène de l'argent, des choses comme ça. Donc le le but du jeu c'est de ramasser de l'argent, ramasser des XP pour faire monter notre royaume en en en euh, en, en puissance. Puis là ben on a des on a des choses à gérer, on a des diamants à gérer, on a euh, de l'argent, de l'or à gérer, puis on a aussi des euh, des fioles de pouvoir, des fioles, des fioles d'énergie. Qui puis là ben on peut planter des fleurs qui vont nous donner des fioles d'énergie, puis qu'on va prendre ces fioles d'énergie là pour envoyer euh, être capable d'envoyer les montgolfières avec nos héros faire des des des quêtes qui vont revenir, qui vont nous donner de l'argent, qui va nous permettre d'acheter des maisons ou des choses comme ça. C'est vraiment un jeu de microgestion. C'est vraiment c'est le fun à jouer puis c'est vraiment addictif à Loss pour un gars qui s'était dit qu'il jouerait jamais à ça de sa vie là euh je l'ai installé samedi puis je l'ai pas lâché depuis ce temps-là. puis je commence à me taper ça d'ailleurs. Toi qui disais que tu voulais pas embarquer dans un Zelda pour voir le bout, tu es pas dans le bon type de jeu là. Non, mais non mais ça c'est <rire> c'est le genre de jeu que tu peux jouer 5 minutes, tu peux arrêter, okay. tu peux recommencer. Euh tu as des faut le but du jeu c'est faut vraiment être patient. Si vous êtes pas patient, si c'est si vous êtes genre qu'il faut que ça soit fini tout de suite, puis vous êtes pas capable d'attendre une coupe d'heure avant que quelque chose finisse, c'est pas le jeu pour vous. Autres. Bah c'est sûr et certain euh Activision Blizzard espère que vous êtes pas patient puis que vous allez acheter des améliorations vous allez vous pouvez acheter des euh des bulles d'énergie, vous pouvez acheter de l'or, vous pouvez acheter des diamants, vous pouvez acheter euh, à peu près tout dans le jeu. Vous allez vider votre carte pouvez... de crédit en fait, c'est ça que je ouais. veux dire. puis vous avec ça vous pouvez vous acheter bon des nouveaux skylanders euh, vous pouvez acheter des amis de, de, de l'or avec de l'or vous pouvez vous acheter vos vos maisons plus vite pour finir des quêtes qui vous sont demandées on, on peut outrepasser la patience puis jouer pour amasser on peut payer de l'vrai argent pour finir ça plus vite mais le but du jeu c'est de prendre notre temps c'est d'apprécier le jeu puis si vous êtes capable de faire ça vous allez l'aimer mais là on on parle là, de j'ai j'ai certaines quêtes qui m'ont là ça fait 3 jours que je joue j'ai certaines quêtes qui prennent 2 minutes d'autres qui prennent 4 10 8 là ça peut aller en 1 heure 4 heures 8 heures 10 heures j'ai une quête présentement ça me prend 48 heures avant de la finir puis on fait rien là on on achète une certaine bâtisse puis ça prend 48 heures avant qu'elle soit bâtie mais si vous voulez l'avoir tout de suite ça vous coûte 200 diamants là vous pouvez mais aller là, sur le site puis je... acheter des diamants Luc ouais. le temps avance là c'est le c'est le du temps réel donc mais donc tu vas te coucher tu laisses ton jeu de côté 2 jours le fameux oui. 48 heures il passe c'est pas Exactement. 48 heures in game là Non, c'est 48 heures si vous éteignez le jeu. Okay. Euh comme là un matin, je suis j'ai je suis parti travailler, fait que j'ai dit bon ben je vais faire une quête de 10 heures. Ta ta ta fait toi par 10 heures, le fait toi ça 2 3 heures, ça 4 heures. Quand je suis revenu, ma quête de 10 heures était fini, puis mes 4 heures mon 2 heures aussi, fait que là tu ramasses l'argent que ça t'a donné, puis tu es renvoyé faire d'autre chose, tu sais. Okay. Fait c'est c'est c'est c'est du c'est du temps réel, puis ça passe même si vous jouez pas. Donc c'est ça qui est qui est le fun, c'est pour ça que c'est le fun à gérer, c'est vous avez pas le temps de jouer mais vous mettez des choses d'une demi-heure pour venir d'une demi-heure vous les ramasser pour partir vous pouvez faire 1 heure vous pouvez faire 2 heures tu sais fait que c'est faut c'est pour ça que je dis faut être patient faut pas vouloir que ça soit tout fini de suite puis monter au niveau 40 en dedans de 2 jours parce que vous allez si vous voulez remplir votre carte de crédit vous pouvez le faire mais c'est pas le c'est sûr que c'est le but d'activation. Oui oui oui. Je sors de faire de l'argent sur votre dos, mais si vous êtes patient, c'est un jeu que vous pouvez jouer sans dépenser un sou. Mais là c'est sûr que vous pourrez pas tout acheter. mais vous pouvez jouer quand même puis avoir du plaisir. Est-ce qu'il y a une finalité à ce jeu-là ou c'est pratiquement éternel parce qu'on va toujours te trouver des trucs à faire presque tu sais des des quêtes génériques là qu'on va te, te te générer au fur et à mesure. Je peux jouer ça éternellement. Euh ma femme sur son iPad joue à Smurf Village. Euh ça doit faire elle avait fait une critique sur un des podcasts de CJOP. C'est l'année passée, puis je pense c'était comme le 2e ou 3e épisode. Donc on parle peut-être du mois de septembre l'année passée. Ajout depuis ce temps-là, puis le jeu jamais fini, rajoute, euh ils font des expansions, euh ils font, c'est vraiment un jeu qui peut durer éternellement. Présentement, euh moi j'ai deux îles de de débarré, mais il y a je pense qu'il y a 6 6 îles en tout. Fait qu'il faut les acheter, puis on, après chaque île va donner des nouvelles quêtes, là, fait que c'est un jeu qui peut durer vraiment longtemps. Okay. Mais ça coûte rien. Si vous êtes patient, ça vous ça peut rien vous coûter. Moi, j'ai vraiment l'intention de mettre 0 dollars là-dessus là. Je le joue, je prends le temps que ça prend, puis quand je, si je m'attends avant de de me rendre loin, je m'éternerai puis je vais arrêter, mais j'ai vraiment l'intention de mettre 0 argent là-dessus. Ça Donc, me surprend vraiment venant de toi comme type de jeu. Mais c'est c'est ouais. c'est bon, on explore différentes choses. Mais je vous dis si vous avez un iPad, essayez-le. Vous allez peut-être bien mettre ça de côté après 10 minutes dire oh, moi je veux rien savoir de ça mais c'est le fun les animations sont le fun c'est drôle les méchants il y a des trolls puis les, il y a d'autres méchants il y a euh, une mafia de moutons fait que ça ça s'en vient dans le village puis il faut que tu il faut que tu les élimines ça te donne des pièces d'or puis là tu as des quatre trolls qu'il faut que tu les élimines aussi ça te donne des pièces d'or fait que c'est c'est drôle c'est le fun à jouer euh, puis à chaque Euh, on peut acheter les nouveaux skylanders mais euh, au 2e niveau, ils nous en donnent un deuxième, après ça au 5e niveau, ils nous en donnent un troisième, puis à chaque 5 niveaux qu'on avance, ils nous donnent un nouveau skylander. Fait comme là, je suis rendu à 4 skylanders parce que j'étais au niveau 10, fait que ça te permet de faire plus de missions, ramasser plus d'argent, okay. fait que ça vient plus gros. Mais c'est vraiment le fun, c'est vraiment addictif. Euh, si ça vous tente de l'essayer, allez-y, c'est euh, Skylanders Lost Island, c'est gratuit sur le, le iOS. vous joindre un petit peu si vous aimez ça vous embarquer parfait si vous aimez pas ça vous débarquer mais je vous avertis si vous êtes pas patient essayez le même pas parce que ça va vous tenter de dépenser de l'argent si vous embarquez dans le jeu puis ça peut coûter très cher. Merci euh, Luc parlant de gratuit sur iOS c'est le cas pour le jeu de ma critique de ce soir et gratuit aussi sur SIM ça s'appelle Super CRATE C R A T E box comme d'en boîte, c'est un jeu de flogiston et euh, ben c'est simplement euh, un peu un arène en 2D à la euh, tu sais le, le fameux mini-jeu là où est-ce qu'on affronte Mario et Luigi là euh, dans euh, Super Mario Bros 3 à la NES euh, ou encore euh, Juste sur la NES, écoute je recule loin là. Euh, c'est une arène quelques plateformes, c'est qu'on peut euh, sauter et on a un fusil qui change selon les les petites boîtes qu'on trouve par terre et on affronte une horde d'ennemis à l'infini le but c'est de ramasser le plus des petites boîtes qui font que ton arme change de simple pistolet à un double qui tire à gauche et à droite en même temps à un bazooka à une mitraillette à un lance-flamme il y en a des armes envolez-vous envola et ben euh, les contrôles sont hyper simples tu sautes d'une plateforme à l'autre gauche droite et c'est tout le but c'est de tuer les ennemis Euh, tu te fais toucher un coup, tu es mort. Merci, bonsoir. Et le but, c'est tout simplement de faire des euh, petites parties et d'atteindre des objectifs. Exemple, débarrer euh, trois fois un lance-flamme dans la même partie ou encore euh, tuer tant d'ennemis ou des choses comme ça et de ne pas mourir. Le but, c'est d'accumuler des points. Le seul problème, c'est que moi, j'y ai joué sur Steam J'imagine que euh, ben les contrôles sur un clavier ça va quand même bien, euh, tu sais les flèches on saute avec la barre puis c'est tout, c'est pas bien bien compliqué, mais pour ce qui est de euh, jouer sur iOS, je me doute que à la vitesse que le jeu va avec les faux contrôles à l'écran, c'est pas trop long que ça doive devenir assez cacophonique et le plus gros problème c'est que sur Stream, ça arrête pas de planter. On joue euh, 5 6 minutes et le jeu plante. Donc euh, ben c'est ça, un petit jeu à 5 10 minutes de la fois. qui plante à toutes les fois que tu, tu joues, ça ne mérite pas une grosse note. Donc, euh, j'y vais avec euh, un 4 sur 10. Pour le côté rétro, parce que le fait qu'il y a des armements qui sont le fun, les objectifs sont quand même sympathiques à atteindre, ça mérite 4 points. Mais pour le côté que ce n'est pas stable sur Steam et que sur iOS, ça ne doit pas être contrôlable, <rire> ça mérite le 4. Donc, voilà pour ce jeu-là. Et je voulais... à vous parler un petit peu de Far Cry 3 d'homme tu y as joué toi aussi donc on va pouvoir peut-être discuter un peu actuellement de l'expérience Euh, j'ai euh, une euh, quinzaine d'heures de fait le jeu il est littéralement immense on se retrouve une gang de 12 bags parce que c'est c'est c'est vraiment ça les personnages de base de l'histoire on se retrouve sur un île euh, ben, pas désert mais paradisiaque on fait des activités du parapente on on fait du parachute du cidou clapatante Et arrive euh, la fameuse activité du parachute où est-ce que tout le monde se pitche en bas d'un avion et atterrit pas à la bonne place. On se retrouve dans les pattes de Vaas, qui est le mercenaire euh, de service. C'est lui qui euh, fait les deals de drogue et euh, le, le trafic d'armes et euh, ce genre de choses-là. Il contrôle une bonne partie de l'île et on se ramasse entre ses griffes. Et Vaas est un personnage... Euh, narcissique, euh, euh, déluré, euh, complètement euh, déjoncté. Il part sur des folies. Il est euh, extrêmement bien joué parce qu'il a les traits d'un euh, comédien qui a vraiment très, très bien joué ça. Dans les choses euh, positives que j'ai euh, trouvées du titre de 1, le doublage, c'est euh, incroyable. C'est euh, bien fait pour ce qui est de Vaas. Un peu moins pour le personnage principal que l'on euh, incarne euh, dans le jeu qui se nomme Jason. Euh, langage cru, terrain, immense, nombre de missions incroyables. Euh, complètement effarant et surtout des types de missions complètement variés, ça va de la chasse aux euh, euh, missions de course, de ravitaillement, euh, on fait vraiment plein de choses dans cette dans cette aventure là et surtout le jeu euh, nous récompense euh, comme il faut pour chacune des actions, il y a un système de leveling entre autres avec euh, des euh, des euh, avec de l'expérience, des points d'XP Euh, on met beaucoup l'accent sur euh, la furtivité, on se croirait dans un Assassin's Creed. Ça donne bien parce que c'est Ubisoft qui le fait, il y a quelques clés d'œil entre autres euh, faut débarrer la carte en allant euh, conquérir des tours en grimpant euh, sur des pylônes. Après ça ben au lieu de redescendre par les marches, ben on fait pas un saut de l'ange. Non, on se met sur une tyrolienne pour descendre jusqu'en bas, ça se ressemble et euh, aussi ben on met beaucoup de la, euh, la la la on on invite beaucoup la personne le joueur à y aller avec des meurtres furtifs pour être récompensé en XP euh plus de fois là, donc fois 7 fois 8 fois, peu importe selon la façon immense liberté d'action dans le jeu des graphismes qui sont hyper réalistes et aussi une jungle qui donne la chienne parce qu'on se fait attaquer de tout bord tout côté si c'est pas par des ennemis, c'est par des chiens enragés, des tigres, euh, des euh, <rire> des des genres de dinde avec une crête sur le dessus, des doudoues si je ne me trompe pas. Euh, des crocodiles, des requins et parler de requins euh, ça c'est probablement le truc le plus drôle que j'ai fait dans le jeu. Tuer des requins à coup de sidou. Tu vois le nageoire, tu vois <rire> sortir de l'eau. On dit "Eh, hey, ça te, ça te prend une sacoche plus grande." Tu viens de l'avoir, ça te prend deux pots de requin. Envoie à coup de sidou dans le requin, <rire> tu t'envoles dépasser dans le fond de l'eau. C'est très drôle. On n'a-t-il pas d'ailleurs les animaux pour rien ça, Tout sert à quelque chose dans ce jeu-là. Euh mmh. du côté des trucs euh, plus négatifs euh, et euh Tu rectifieras le tir d'homme si jamais je me plante. J'ai euh, trouvé qu'il y avait un peu de manque de réalisme dans l'histoire dans le sens que la prémisse de base c'est que tu es un, un jeune qui s'évade de ce des mains de ce mercenaire là Vasse et euh, ben tu dois survivre mais surtout aller euh, aller sauver tes amis qui sont encore sous la sous la main de faire de Vasse et pendant ce temps-là on te dit ben va chasser pour avoir plus de missions, va faire telle course. Tu es comme pas pressé. comme si l'univers t'attendait avant de bouger comme si le gars était pour pas cette année e va se y vendre les otages ou encore euh, les tuer ou quoi que ce soit. Non non, il y a tant de factions. Ouais, mais, ça a toujours été dans les jeux de monde ouvert comme ça, tu peux soit faire la quête principale ou tu sais, le jeu remplit de Catanex, ça tu es pas obligé de les faire, tu sais. On dit quand tu es fait on dit que le temps il arrête, c'est sûr, mais tous les jeux de monde ouvert sont tous basés comme ça. Là. Je dis gars Sleeping Dogs, ça même affaire. Tu as une quête principale à faire, mais si tu essaies de faire toutes les autres quêtes euh, secondaires, ça affecte pas le temps dans le jeu. Mm -hmm. Mais c'est surtout le fait Pis tu sais je le comprends là cette nuance là mais c'est surtout le fait que le personnage principal Jason il est doublé c'est bien doublé c'est bien joué sauf que le problème c'est que mettons que tu fais les quêtes euh, annexes tu t'en vas tuer des tirs tu t'en vas tuer des loups euh, pas des loups mais euh, des ours tu t'en vas tuer bon, plein de bebites des requins tu t'en vas conquérir les avant-postes des euh, de, des gardes de Devas un petit peu partout sur l'île pour avoir des points de euh, de transport rapide là des comme des des points de téléportation Tu sais tu es un badass là, tu conquers l'île tranquillement pas vite, tu tues tout ce qui bouge un petit peu selon ta volonté et tu arrives dans les cinématiques, puis ton personnage il parle avec une voix tremblante puis il a la chienne. Tu sais il y a comme un, un clash entre les deux mais c'est rien de bien bien grave. parler de donner la chienne le holker euh, la caméra bouge énormément parce que c'est euh, en mode first person shooter donc on voit pas le personnage on est directement comme si on était dans les yeux de celui-ci et faire du VTT ça brasse ça brasse vraiment beaucoup moi je l'utilise plus ça, ça ça donne trop mal au cœur tant qu'il y a moi quelques bugs de bugs de texture étirée surtout dans les bonnes montagnes est on est-ce qu'on dirait que euh, le, le, le, la texture est étirée sur 2 3 m dans une crevasse Mais bon, ça dérange pas dans le gameplay et j'ai vécu quelques bugs de fin de mission. Ouais, est-ce que mettons que je conquiers un camp ou euh, il y a quelque chose qui se déclenche, il y a des ennemis qui disparaissent et le plus drôle c'est que je conquiers euh, une base, on dit "Va mettre des explosifs à telle place", je les mets, il y a un décompte de 10 secondes, je me sauve, je me sauve, je me sauve et ça explose sans être là, je suis un dialogue avec euh, un doté allié, mon personnage te met à parler comme si de rien n'était. mais en même temps, tu as tendance à me faire gobé par un tigre. Fait que ça c'est un peu particulier, mais on comprend qu'à Mané le jeu doit avancer, il y a des choses qui sont scriptées et euh, donc euh, voilà. C'est euh, c'est pour l'observation jusqu'à maintenant, j'en ferai une critique plus complète, je vais essayer le mode de de jeu en ligne, multijoueur aussi au grand de la semaine. Donc euh, voilà pour Far Cry 3, excellent titre, quelques petits défauts, mais rien de majeur, une expérience de jeu qui est vraiment hallucinante et vraiment très très fun. C'est génial comme jeu, je donnerai une note la semaine prochaine. Les les véhicules se conduisent-tu bien Ben c'est un peu chaotique, mais on sait, tu sais on on on le monte là, c'est des des véhicules qui sont tout rouillés, c'est laissé à l'abandon dans la jungle bien souvent. Fait que ça se conduit pas super bien, mais c'est mais c'est compréhensible dans cet univers là aussi. Je peux dire okay. que quatre éléments à retenir dans le jeu. C'est le premier, c'est que la malaria qui était dans le 2 est plus est plus dans le 3. Donc youpi. Euh, deuxième chose, euh, les armes enrayées qu'on avait dans le 2, tu sais, les armes rouillées, mettons, euh, qui fonctionnent mal après un certain temps, on n'a plus non plus. Euh, autre chose, ce que tu vois dans le jeu, tu peux y aller. Ce que tu vois sur une carte, tu peux y aller, tu peux t'y rendre. Autre chose que j'aime, c'est tous les véhicules qu'il y a dans le jeu, tu peux tous les conduire. Oui, sauf ceux qui sont détruits. Ça, euh, on, on oui. s'entend, là. Es-tu comique, <rire> le gars, là? <rire> Donc euh, c'est un excellent titre toi aussi d'homme euh, tu dois le tu dois le conseiller pour les euh, les amateurs. Effectivement. Tu sais on dirait que cette année les jeux euh dans mes jeux de l'année là, il y en a au moins la moitié c'est des jeux avec un monde ouvert. C'est comme un retour aux sources pour les jeux tu sais tu as plus dire maintenant dire ah ouais mais tu sais le jeu on va juste faire un jeu de tir avec une petite quête puis là maintenant ils font ça dans une grande envergure de monde ouvert puis ça fonctionne. Ouais, ça euh, c'est euh, bien ben le fun. Euh c'est ce qui va faire euh, pas mal de tours pour l'émission euh, aujourd'hui, genre pas mal comme dans euh, ça fait le tour vos jeux euh, cette semaine que vous allez jouer Luc. Ben moi je vais euh, essayer de m'avancer dans euh, Walking Dead là. Et faut euh, ah, continuer ton euh, ton calendrier aussi. Moi ouais, attends ben ça je joue ça comme à temps perdu là, mais euh, j'ai j'ai j'ai j'ai The Walking Dead à finir parce que je suis vraiment embarqué dans l'histoire fait que je vais essayer de finir ça pendant le pendant le temps des fêtes puis en parler après. Là. Parfait. Donc de ton côté Man Far Cry 3. Oui. Ouais, oh, moi aussi. Ça va être pas mal ça sinon c'est pas mal ça. Euh, avec ma semaine de travail, oui, ça va être pas mal ça. OK. Euh moi ben ça va être c'est ça va être, ça va être walk, euh, pas de Walking Dead mais euh, ça va être Far Cry 3 aussi. La semaine prochaine une critique. Tu ont bien Dishonored aussi. Non, mais j'te, j'te. Oh. <rire> je vais t'avoir Dishonored là c'est c'est la même <rire> affaire que avec Radio Tobago puis euh, Chrono Trigger. Quand <rire> tu vas être en deal après les fêtes peut-être. Où est-ce qu'on vous rejoint sur les Intertube Dominique Ben, sur Factor Geek, évidemment. Twitter, Artim, Facebook, ben, j'en ai pas, mais vous pouvez toujours m'envoyer un message avec celui de Factor Geek. Puis, c'est à peu près ça. Luc? Moi, c'est sur Twitter, Askalazormo. Sinon, ben, tout mon contenu est sur le site de factorgeek.com. Et, ben, moi, vous pouvez me suivre via Twitter, à commercial, gang, J underscore B. Réalité Augmentée a sa page sur Twitter. Réalité Aug, A-U-G. Quel mot logo? Le nouveau logo aussi oui, et on salue euh, Olivier Leblanc Lucie qui a fait un job incroyable et qui euh, s'est soumis à nos quatre volontés, ça avait pas oui. de bon sens. On y a soumis euh, on lui a dit hey, sordon des idées euh, par rapport à ça, tu sais, on a une, comme une un début d'idée mais tu sais pour Finsa il a fait un job incroyable mmh. euh, des versions euh, noir euh, avec fond noir fond blanc écriture écoute génial c'était euh, vraiment cool de travailler avec lui euh, là-dessus et d'ailleurs je l'ai euh, conseillé pour euh, un autre boulot euh, qui sera peut-être payant celui-là on verra euh, euh, on, on se tiendra au courant euh, Olivier et moi et euh, ben euh, merci beaucoup à lui hein pour la conception euh, je me suis d'ailleurs euh, commandé un t-shirt Ben, ceux qui veulent le voir sur Twitter, c'est Animate Trunks. Yes, d'ailleurs. Euh, c'est la partie de Facto Geek. Bon, aussi. Et bien, euh, Réalité Augmentée a sa page sur Facebook. Vous n'avez qu'à chercher ça dans le moteur de recherche et vous allez pouvoir nous trouver. Merci d'avoir été là. C'était le huitième élément de la Réalité Augmentée, la techno à un autre niveau. Et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Bye, bonne semaine. Bye.